Oh, Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Nous commencerons par la sécurité pour vous dire qu'une jeune fille de comme une Otaganzoa de la province de a failli être tuée après avoir été poignardée dans la nuit de lundi à mardi. Et une certaine bière locale dans la province d'Ongozi fait des ravages. Notre correspondant nous en parlera. Et la commission chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale tend la main aux commerçants et toutes autres toute autre personnes lésées par la non-réouverture des marchés nouvellement réhabilités en mairie de Bujumbura. Et les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi. Ils accusent l'instance de prendre parti contre leur allié israélien. Nous parlerons également football pour vous dire que la sélection sénégalaise de football a été ce mardi la première équipe africaine à décrocher ses trois points. Vous aurez les détails dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, une jeune fille de Nyamiyaga en commune Outaganzoa de la province Ruyigi, a failli être tuée après avoir été poignardée dans la nuit de lundi à mardi. Un homme accusé de ce crime a été arrêté selon des sources sur place. Le procureur de la République en province de Rouilligui dit attendre le rapport médical avant de référer cette affaire en flagrance devant la justice. Les détails avec notre correspondant Jean-Claude Nchimiriman. Une jeune fille âgée de 20 ans, Beoline Nizomboura -nira, est celle qui a été grièvement blessée à coup de machette dans la nuit de ce lundi à mardi à la colline Nyamiyaga, en commune Wutaganzoa de la province Royigi. Selon des sources sur place, Beoline Nizomboura Nira a été téléphonée à 20h par Apollinaire Niorugira, enseignant à l'école fondamentale de Mousséenga, qui lui a invité de le retrouver là où il se trouvait, dans une bananerée. Aussitôt à son arrivée devant cet enseignant, celui-ci lui a infligé des coups de machette au Au cou, sur la tête et au bras et l'a laissé sur place dans un état critique selon les mêmes sources la victime est par après parvenue au ménage d'un certain gaïtira où elle a pu révéler le mal qu'elle venait de subir depuis cette nuit même et oline nizombo danira est sous surveillance médicale au lit de l'hôpital celle-ci serait en état de grossesse dont l'auteur serait cet enseignant cet enseignant auteur du forfait Qu'il aurait commis pour se prévenir des conséquences de cette grossesse hors conjugale, disent certains voisins de la victime. Le procureur de la République à Ruyégui dit que l'auteur du forfait est dans les mains de la police et poursuit en disant que le parquet attend l'expertise médicale pour que le dossier soit fixé au tribunal de grande instance de Ruyégui dans la catégorie des procès de flagrance. Jean-Claude Chimilmana, Ruyégui, radio Sanganiro. Doruyigi cap maintenant sur Ngozi, une certaine bière locale dite Houha Houha, enivre d'une façon habituelle ces jours-ci bon nombre de consommateurs dans différentes localités d'Ngozi. à ceux qui disent que ce serait du vin de banane local mélangé à d'autres produits, l'administrateur de la commune d'Ngozi confirme que c'est une bonne bière non prohibée, mais que la population la consomme trop tôt, l'avant-midi, d'où selon lui la nécessité de la révision des heures d'ouverture des bistrots. Les détails dans cette correspondance da Polinermos agora. Cette bière, Huahuaha, est amenée à Ngozi par des camions de marque Fuso en provenance de la province Chibitok. Il est vendu dans différents bistrots du chef-lieu de la commune Ngozi, en aux endroits communément appelés la plage, Koudiamivo, à la ferme, à Kigarama et ailleurs. Bon nombre de ceux qui la consomment s'enivrent lamentablement et adoptent même des comportements anormaux, comme ça a été le cas il y a trois jours à la ferme. La plupart des habitants proches des cabarets où est vendue cette bière indiquent que c'est une bière d'eau banane dite Rugombo mélangée selon dernier à d'autres produits. La Rwanda est ainsi très alcoolise. L'administrateur de la commune Ngozi indique qu'il a suivi de près son problème avec la police et le constat était que c'est une simple bière non prohibée mais de bonne qualité comparativement à la bière de banane fabriquée dans les ménages d'Hongos. Cela pousse la population à la consommer davantage l'avant-midi et sans s'enivre trop. Son gambe la a ajouté qu'actuellement, la population est nantie suite à l'argent issu de la vente du café, du riz, etc., d'où actuellement des journées de consommation de cette bière. Cette autorité communale envisage de tenir des réunions pour revoir les heures d'ouverture des bistrots et cela a envie de faire face à cette ivresse publique. En province Ngozi, une bière locale prohibée dite kibar a été entièrement éradiquée suite aux sanctions sévères infligées aux tenants des bistrots de cette bière. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani Merci Apollinaire Mouzagara, on reste à l'intérieur du pays où nous retrouvons notre envoyé spécial Joseph Saviyavandi qui nous rapporte que la journée internationale du réfugié a été célébrée et se déroule en ce moment au camp Kavumu en province de Tchankouzou. Les réfugiés se plaignent que cette journée les trouve entre autres avec des problèmes de vivre qui sont insuffisants. L'insuffisance des soins de santé et de médicaments, le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR, explique que la plupart des problèmes sont liés à la rareté des financements. Suivez plutôt Joseph Saviabandi, c'est notre envoyé spécial, je venais de vous le dire. Il est à Chancouzo et Placide Niomongere vient de le joindre au téléphone. La célébration de la journée internationale du réfugié est en train d'être célébrée dans le camp de Kavumu, en province de Tchangouzo. C'est le plus grand des quatre camps que compte le pays. Il contient 16 898 réfugiés, essentiellement des Congolais. L'ambiance dans le camp est celle de la fête pour oublier un peu la situation problématique dans laquelle les réfugiés vivent. Oui, exactement, Joseph, vous vous parlez de la situation problématique. Peut-être que vous vous êtes entretenu avec certains de ces réfugiés. Comment ils parviennent à vivre? Ils évoquent beaucoup de défis, entre autres l'insuffisance de vivre avec l'assistance en nourriture. Les réfugiés disent qu'ils peuvent terminer à peine trois semaines sur quatre. L'autre problème évoqué, c'est la retenue des puits quatre mois, d'une somme d'argent qui s'élève à 4 000 francs burundais qui a été allouée chaque mois à chaque réfugié. Il y a également le problème de soins de santé. Les réfugiés se lamentent de la qualité de ces soins, mais également de la carence des médicaments. Est-ce qu'il y aurait-il un discours au moins apaisant de la part du HCR Sur les problèmes évoqués, le HCR reconnaît qu'il y a Des problèmes liés essentiellement à l'insuffisance des financements. Il montre que sur 30 millions de dollars que le RACR a besoin au Burundi pour assister les réfugiés, il y a seulement 10,5 millions de dollars qui ont déjà été décaissés. Le représentant des réfugiés, qui vient de prononcer son discours, a demandé aux autorités du RACR Burundi et d'autres intervenants de trouver solutions à ces problèmes là? écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, la commission chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale l'appel les commerçants et toutes autres personnes lésées par la non-réouverture des marchés, nouvellement réhabilités à Mérite Bujumbura à l'approcher pour voir ensemble la solution à y apporter. Bénigne Nerulahinda, la présidente de cette commission parlementaire. Saudi étonné d'entendre leurs plaintes au niveau des médias alors que les portes sont ouvertes à l'Assemblée nationale pour écouter les doléances du peuple. C'est au moment où la mairie de Bujumbura a déclaré officiellement en août 2017 la réouverture de sept marchés nouvellement réhabilités, mais aucun d'entre eux n'est fonctionnel jusqu'ici. Suivez plutôt Benigne Luhindah, présidente de la commission parlementaire chargée de la bonne gouvernance et privatisation. On n'a jamais été saisi par les concernés pour qu'on puisse réellement poursuivre ce qui est en train de se passer. On a suivi qu'il y a eu une conférence de presse après la visite des différents marchés. Si une fois les concernés n'ont pas été convaincus des raisons, ils peuvent nous saisir. En attendant, est-ce que vous êtes en contact avec les autorités de la mairie pour qu'il y ait déclaration d'une date bien précise pour la réouverture de ces marchés J'ai pu essayer de contacter le maire de la ville. Il m'a donné des raisons qui ne sont pas différentes de celles qu'on a présentées lors de la conférence de presse. Et sur ce, alors, je demanderai si une fois nous sommes saisis, que cela ça va nous faciliter d'avoir des éclaircissements, d'où est le blocage pour qu'il n'y ait pas la réouverture de ces marchés. Il y a une date précise qui avait été donnée le 30 mai dernier, mais une date qui n'a pas été respectée. Est-ce qu'aujourd'hui il y a moyen qu'une date bien précise soit donnée Bon, Concernant la date, il y a toujours un problème, puisque même en échange avec le maire de la ville, ils ont essayé de faire trois catégories. Il y a la première catégorie où on trouve le marché d'Omsaga, où on parle que peut-être qu'à partir de l'an prochain, les concernés peuvent aller visiter. Il y a aussi une autre catégorie où on prévoit la réouverture au mois de juillet et la troisième catégorie où on ne donne pas de date précise. On va essayer de se réorganiser au niveau de la commission une fois saisie avec le concerné pour voir réellement le problème. Quand vous parlez de concernés, vous voulez dire les autorités de la mairie ou les autorités de la mairie en même temps que les commerçants et acheteurs Je fais allusion aux commerçants Qu'ils viennent vers vous, la question peut être résolue. Non, qu'ils viennent nous parler réellement de ce qui s'est passé. C'était Bénigne Rurahinda, présidente de la commission parlementaire chargée de la bonne gouvernance et privatisation. Elle était au micro de l'éance Vitaliho. Je vous l'avais dit, les États-Unis se retirent ce mardi du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ils accusent l'instance de prendre parti contre leur allié israélien. Ce Conseil est un organe intergouvernemental des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Pour le juriste Jacques Wittamabadje, Cette décision des États-Unis aura beaucoup plus d'incidence financière que celle qu'elle produirait en matière des droits de l'homme. Cela parce que les États-Unis étaient euh, les principaux bailleurs au sein de ce Conseil. Le juriste Bita Babaji dit que cela ne va pas empêcher les États-Unis de, de continuer à, à se considérer comme gendarme international en matière de défense des droits de l'homme. Suivez-le. Le Conseil date de très longtemps, de 1909, si je ne me trompe pas. Il avait pour but, c'est comme des gendarmes, pour vérifier si les États, autant que faire se peu, si les États respectent les droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, les États-Unis décident de se retirer. Je pense que c'est dans la logique... Trump, quand il a été élu, pendant la campagne d'ailleurs, il avait dit « American first », nous voulons que... Tout d'abord, je vais m'occuper des étrangers, des relations internationales, mais d'abord les, les Américains. Alors, moi, je pense que cette décision, est a plus une incidence financière qu'autre chose. Aujourd'hui, les États-Unis se retirent et certainement, il y aura, les Nations Unies vont sentir le poids de ce retrait. Mais ils vont, à mon avis, les États-Unis vont continuer à crier, à émettre des déclarations, à faire voter des résolutions pour les pays qui ne respecteraient pas Euh, les droits de l'homme. Donc, nous allons voir euh, le comportement des autres membres qui ont le super privilège du veto. Mais j'ai toujours dit, vous savez, en matière de droit international public, euh, ce qui se passe en dessous de la table est plus important par rapport à ce qui se passe au-dessus de la table. Et les relations entre les États, c'est une question d'intérêt. Et cela n'empêchera pas demain de voir quand il faudra voter une résolution Vous verrez la France, vous verrez les Anglais et à côté des États-Unis. Est-ce que ce, ce n'est pas un peu paradoxal si les États-Unis continuent de faire des déclarations sur euh, certaines violations des droits de l'homme alors qu'eux aussi commencent à se retirer de ces mécanismes ou institutions internationales qui contrôlent l'application de, de, des chartes et des droits de l'homme à, à mon avis, non. Je, je ne crois pas que les États-Unis vont violer les droits de l'homme. Les États-Unis vont continuer à lutter contre les violations des droits de l'homme, mais et, et je l'ai dit, je pense que le retrait, il a plus des incidences financières qu'autre chose. La société américaine est arrivée au point que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, bon, y il y a beaucoup à améliorer, mais je ne crois pas qu'il puisse faire marche arrière. Jacques Huitavage, il est juriste, il était au micro de bain Niunguru, et La Commission nationale indépendante des droits de l'homme considère cette décision des États-Unis comme un message donné à ces institutions internationales. Pour le président de cette commission, certaines de ces institutions doivent alors s'auto-évaluer et initier des réformes. Mais Jean-Baptiste Baribonekeza explique aussi que cette décision relève de la souveraineté de chaque pays. On l'écoute. Le retrait des États-Unis comme membre du Conseil des, des droits de l'homme, c'est un message. C'est un message qui est lancé par euh, un État euh, contre d'autres États en réalité, y compris les membres du Conseil, mais aussi en fait ça va au-delà du Conseil. Et alors comme vous le savez, le système multilatéral est en fait est régi par un certain nombre de principes, dont en particulier le principe de légalité souveraine des États. Ensuite, euh, le Conseil des droits de l'homme a été conçu sur base d'un consensus entre les Donc c'est tout à fait normal qu'en certains moment, euh, vu si vous voulez la façon dont le Conseil en fait a fonctionné, qui a en fait démontré un certain nombre de faiblesses, surtout du point de vue justement dans, de, de certains États ou certains groupes d'États qui cherche à nuire à d'autres états et sous le voile, si vous voulez, d'assurer le respect et dans ces états-là, et qui finit, en fait, finalement, à compromettre son mandat de départ, qui est un mandat de protection et de promotion des droits de l'homme pour tous, sans discrimination. Et donc, si le Conseil, évidemment, euh, dévie... De, de ces missions dans le fond ou bien dans la pratique évidemment c'est du ressort de chaque état de pouvoir décider de se désolidariser de, de, ce, de cette approche et de, voilà, de taper du, du point sur la table et de dire je ne suis pas d'accord il est important de Et qu'on se parle encore. Donc, comme je le disais, je pense que c'est un message, mais c'est un message qui doit être regardé, si vous voulez, de façon euh, prospective. Ça veut dire, en se disant, il est peut-être temps pour le Conseil, voilà, de, de se consulter encore, éventuellement de changer d'approche et, et d'initier même des réformes qui vont permettre, en fait, à ce que le Conseil fonctionne conformément aux principes du droit international, qui visent à assurer l'égalité et la stabilité, si vous voulez, entre les nations grandes et petites, et donc d'assurer, si vous voulez, l'interdépendance entre les différents peuples. Voilà, c'était Jean-Baptiste Evari Bonekeza. Et puisqu'on parle de relations internationales, sachez que la réunion des chefs d'État des pays composant le COMESA va se tenir en Zambie du 9 au 19 juillet 2018. Une information que nous avons tirée du site de cette communauté. À titre de rappel, cette rencontre a été délocalisée en Zambie alors qu'elle devait se tenir au Burundi du 1er au 10 juin 2018. Il n'y a pas de définition commune de la justice transitionnelle à travers le monde et les résultats des commissions vérité diffèrent d'un pays à l'autre selon les objectifs poursuivis. Le président de la CVR l'a dit ce mercredi dans un café de presse organisé par l'ONG locale Initiative et Changement Burundi sur les expériences des commissions vérité à travers le monde. Au moment où le mandat de cette commission s'achève au mois de décembre, Mgr Jean-Louis Nahimana, président de cette commission, a indiqué que l'important est ce qu'on va faire de ce que la commission a déjà réalisé. On parle maintenant d'infrastructures. Certains habitants du centre-ville de Bujumbura se plaignent que ça fait longtemps qu'il y a des puissards ouverts éparpillés dans les rues de cette ville. Ils déplorent qu'en plus des accidents qu'ils causent, ces puissards sont devenus un refuge pour les bandits. Ils réclament donc la réhabilitation de ces trous. C'est un reportage d'Anossiat Damarushimal. En passant par la route Patrice Lumumba, près de l'Ecostel la Matutina, il y a deux trous d'évacuation des eaux usées. Ce n'est pas fini, il y en a d'autres. Un à côté de l'allée bus Moussaga et un autre à côté de l'allée bus Gassény. Tous ces trous sont pleins de déchets de toutes sortes. Les passants des routes se trouvant dans ce centre-ville disaient que parfois ces trous entraînent des accidents. J'ai vu un jour une personne qui était en train d'enlever dans son regard ouvert Qui était dans un état critique. Après, Ola, qu'on est dans un état critique. Après, Ola, du à l'hôpital. Et je n'ai pas su la suite de cette personne. En plus, ils affirment que ces trous favorisent le banditisme. Si une personne y passe pendant le soir, un voleur vient et le vol c'est bien. Après, il entre dans ce regard et passe trois heures dedans. J'ai entendu que ce trou sans couvercle est celui d'un égout qui mène vers la cathédrale de Djinnamundi. Il une Les passants déplorent que ça fait longtemps que ces trous sont là. Ils demandent aux concernés la réhabilitation de ces trous. On parle musique aujourd'hui, en prélude à la célébration demain de la Journée internationale de la musique. Madame Pelat Nyongoro, la ministre en charge de la culture et des sports, a fait remarquer que la musique a une grande importance car c'est un instrument de cohésion sociale, d'apprentissage et de réconciliation. Elle demande aux consommateurs des œuvres d'art, dont la musique, de les acheter conformément aux lois de l'Observatoire burundais des droits d'auteur pour permettre aux artistes d'en jouir. Suivez la ministre Pellat Nyonghoro et les ministres de la Culture et des Sports. La musique rassemble toutes les générations car elle constitue un instrument de mobilisation, de sensibilisation et de rapprochement. Au Burundi, le ministère en charge de la culture s'est joué à la communauté internationale pour célébrer cette fête autour de le rôle de la musique dans le développement socio-économique du Burundi ». En collaboration avec l'amicale des musiciens du de Burundi, c'est donc un signe fort de l'engagement du gouvernement burundais à promouvoir les artistes musiciens Dans leurs requête du lendemain à travers leur métier. C'est dans ce cadre que l'Office burundais des droits d'auteur de a été créé et renforcé par un conseil d'administration pour que désormais les œuvres musicales soient protégées et valorisées afin en fait que nos artistes tirent des dividendes de cette mesure. Nous saisissons cette occasion. Pour demander aux usagers qui exploitent les œuvres musicales de payer les redevances et discernent les de le prescrits dans la réglementation en vigueur, nous demandons précisément aux radios, télévisions, aux hôtels, bars et restaurants, aux tenants de salles de spectacle pour ne citer que cela, de s'acquitter de ce devoir patriotique pour respecter les droits patrimoniaux et moraux liés aux droits d'auteur. Notre engagement en tant que ministère en charge de la culture est de continuer à faire le prédoyer pour que les pirateries, des œuvres musicales soient éradiquées dans notre pays. Et pour terminer ce journal, la sélection sénégalaise de football a été ce mardi la première équipe africaine sur les cinq qui participent à la Coupe du Monde qui se déroule en Russie a gagné son match et a approché trois points. C'est après avoir battu la sélection polonaise sur le score de 2 buts à 1. Cela étant, les faons d'Égypte ont perdu le deuxième match, une défaite qui les prive de leur chance d'arriver en huitième des finales. La sélection égyptienne ayant été battue par la Russie, pays hôte de cette 20, 21e édition, qui à son tour a décroché sa qualification en... 8e des finales. On fait le point avec Evariste Nzikovanyanga. Les Sénégalais en particulier et les Africains en général ont éclaté de joie dans la soirée de ce mardi après la victoire de la sélection sénégalaise, les lions de la Teranga la toute première victoire du côté de l'Afrique représentée par cinq nations de football dans cette phase finale de la Coupe du Monde qui se déroule en Russie. Les Sénégalais ont battu les Polonais de buts à un et ont décroché 3 points. C'est au moment où quatre sélections, à savoir le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et les Égypte ont été battus au premier match de phase de poule pour cette dernière. À savoir l'Égypte, les choses semblaient très compliquées après avoir perdu son deuxième match contre la sélection russe 3 buts à 1. Accéder au huitième de finale pour les pharaons serait un miracle au moment où la Russie pays hôte de cette 21e édition de la Coupe du Monde de football, a déjà décroché le ticket d'accéder aux huitième de finale. Ce mercredi, le Maroc, qui a perdu le premier match, croise l'offert avec le Portugal, qui n'a qu'un seul point. Dire que les aigles de Carthage vont remporter ce match, l'on devra attendre la fin de cette rencontre. Dans les matchs de second tour, en attente pour les Africains, il s'agit de l'affiche nigeria argentine Tunisie, Belgique et Sénégal, Japon. Merci Evariste. Euh, on met fin à ce journal qui a été mis en œuvre par Ndaii Taïeho, Jimmy Ange et la réalisation a été assurée par Francine Ndiokoubgaïo. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Un bon après-midi. Waarom kan u het zeggen? Aban vriend jij haar niet. we.